exemple nous avons passé une excellente journée 1 Un. c'est une belle robe 2 le manteau noir est très beau 3 elles ont coûté 72 euros 4 « Tu as encore acheté des chaussures. » 5 C'est un restaurant italien.